T'as mis un au monde, ton père, ta mère, c'est pas n'importe qui. C'est dans la souffrance q e s t'as mis un au monde. David, dans la banlieue parisienne, c'est là, q u e j'ai g r a n d i Avec tous les bad boys de Saint-Denis. Et pour mes parents, j'étais déjà mal parti. Aujourd'hui, David, je roule ma bosse à Paris. Je voyage de ville en ville, de pays en pays. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. the hotel